Book 2>, si, si. 40 2 40ี่ส a บคาร์การสอบถามทาง d e m a n d e ์ le chemin d e m a n d e ์ le chemin ขอโทษค่ะ excusez-moi excusez-moi ช่วยดิฉันทีได้ไหมคะ pourriez-vous m'aider pourriez-vous m'aider แถวนี้มีร้านอาหารดีดีไหมคะ où y a-t-il un bon restaurant aux alentours où y a-t-il un bon restaurant aux alentours เลี้ยวซ้ายที่หัวมุมค่ะ t o u r n e z à gauche au coin de la rue. Tournez à gauche au coin de la rue. Ensuite, allez un peu tout droit. Ensuite, allez un peu tout droit. Faites ensuite, t o n e z à droite. Faites ensuite, allez un peu t t droit. Ensuite, allez un peu tout e r o i t Ensuite, a l l e o un r e z à droit. e คุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได้ v o คุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้คุณสามาร i ไปด้วยร l รางก็ได้ vous pouvez aussi prendre le tram คุณขาบรถามดิฉันไปก็ได้ Vous pouvez aussi me suivre en voiture. Vous pouvez aussi me suivre en voiture. Comment vais-je au stade de football? Comment vais-je au stade de football? Traverser le pont. Traverser le pont. ลอดอุโมงคอง์ไปค่ะ p a s s e ึ par le tunnel p a s s e า par le tunnel สับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามค่ะ a l l e ถึงสั u a u ณไฟแดงที่สามค่ s ไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่ u ามค่ะไปจนถึงสัญญไฟด่ส่จัากงที่สามค่ะนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแดกค่ะ t o u r n e ง ensuite. À la première rue à droite. Tournez ensuite à la première rue à droite. p u i ป continuez e n s u i tout e t droit au prochain carrefour. Continuez ensuite tout droit au prochain carrefour. ข x c u s e z m o i comment puis-je aller à l a é r o p o Excusez-moi, comment vais-je à l'aéroport? Excusez-moi, comment vais-je à l'aéroport? l e m i e u x c est de prendre le métro. Le mieux, c'est de prendre le métro. de métro. Descendez simplement au terminus. Descendez simplement au terminus. c a r u n ที่ w w w b o o k t o d e pour les livres et la version la นใหม่ล่าสุด